Amam Hélène et Elias ama Hélène avait une sœur et toutes les fois qu'elle mettait au monde un garçon, il le tuait. Les choses se passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un jour, ayant accouché en même temps que sa servante, la sœur d'Ama Hélène lui donna son fils et prit avec elle l'enfant de cette dernière. vint saisit cet enfant et le tua le fils de la femme libre resta chez la servante il grandit et devint homme il s'appelait elias il n'est rien qu'à mamélène qui n'était pas dupe de la supercherie ne tenta pour attirer elias dans un piège et le tuer Mais le garçon était plus rusé que lui et il ne put accomplir ses projets de meurtre. Un jour, Elias se rendit chez Ama Hélène. Il avait très soif et ama Hélène tenait secret le lieu où l'on trouvait de l'eau dans la montagne. Le sol de la montagne était de roches dure et ne conservait pas l'empreinte des pieds. Ama Hélène allait la nuit avec ses serviteurs faire boire les troupeaux et rentrait pendant que tout le monde dormait encore. Elias, prit alors les souliers des serviteurs et les enduisit de graisse. Le lendemain, il suivit leurs traces. Là où les souliers avaient touché le rocher, ils avaient laissé de la graisse. Le garçon put ainsi arriver jusqu'à l'eau. Amma Mélène l'avait vu et le suivait. Au moment où Elias, penché au-dessus de l'eau, s'apprêtait à boire, il aperçut l'image d'Ama Mélène qui tirait son sabre et allait l'en frapper sur la nuque. Il eut juste le temps de s'élancer et de s'enfuir de l'autre côté. Un autre jour, Amam Hélène marcha jusqu'à une vallée et, avec des pattes d'animaux morts, il y fit des traces de chamelles, de chèvres, de brebis et d'ânes. Il imite aussi trois vieux chameaux, l'un borgne, l'autre galeux et le troisième ayant la queue coupée. Il rentra chez lui et, le lendemain, il proposa à Elias, en échange de sa tranquillité, « Va visiter cette vallée au loin. Tu nous diras ce qu'il s'y trouve. » Elias se rendit dans la vallée et, lorsqu'il fut de retour, Amam Hélène lui demanda, « Eh bien, as-tu visité cette vallée ?»« Oui, » répondit Elias, je et « je l'ai visitée. » « Tu s'y trouve t il Le pays te plaît-il Oui ou non ?»« Il me plaît. Seulement, il y a des traces d'animaux morts et trois vieux chameaux, dont l'un est borgne, l'autre galeux et le troisième a la queue coupée. »« Comment distingues-tu la trace d'un animal vivant d'un animal mort ?»« La trace d'un animal vivant revient sur elle-même, tandis que celle d'un animal mort ne revient pas. Ah, »« Quoi reconnais-tu qu'un vieux chameau est borgne ?» ou qu'il a ses deux yeux. Le chameau borgne mange toujours les arbres du côté de son bon oeil. Et le chameau galeux On reconnaît un chameau galeux parce qu'il se gratte à tous les arbres qu'il rencontre. Qu'est-ce qui te fait distinguer un chameau dont la queue est coupée de celui qui a sa queue Lorsqu'un chameau qui n'a pas de queue vient affianter, les crottes restent en tas, tandis que celui qui a sa queue s'en sert pour les disperser. Quelque temps plus tard, Amamélène, qui ne s'avouait pas vaincue, alla dans un certain endroit et ramassa beaucoup d'herbes, dont il fit plusieurs tas. Il revint et dit à Elias: Demain, tu iras à tel endroit et tu rapporteras l'herbe que j'y ai mise en tas. Le lendemain, Amamélène prit les devants et se blottit dans un tas d'herbe attendant Elias pour le tuer. Celui-ci vint et rassembla toute l'herbe, excepté un tas dont il ne voulut pas s'approcher. Ses compagnons l'interrogèrent. « Tu as rassemblé tout les tas d'herbes. Pourquoi laisses-tu celui-là »« Celui-là respire, » dit Elias. « Les autres ne respirent pas. » En entendant cela, Amamélène se leva précipitamment, saisit son javelot et le lança contre Elias, qu'il manqua. Il s'écria alors « Va, je m'incline devant toi, fils de ma sœur que ma sœur a enfanté et qu'elle a fait enfanter à sa servante. » Et depuis ce jour, Elias peut vivre près de sa mère en toute tranquillité.